Encore moins cher avec la prime Carrefour, il y a 10 euros en bon d'achat tous les 30 euros d'achat sur le rayon boucherie. Résultat des courses, une année qui commence sous le signe des économies pour mon porte-monnaie. C'est le moins encore moins cher chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive. Jusqu'à dimanche, profitez de la prime Carrefour 10 euros en bon d'achat tous les 30 euros d'achat sur tout le rayon boucherie. Carrefour hors volaille offre limitée à 90 euros d'achat. Modalité magasin participant sur carrefour.fr. RTL2, le son pop-rock partout en France. Ça, c'est le dernier iPhone, iPhone. Mama, sorry sur RTL2. Kjør, Paris-Séchel Découvrir ton corps Depuis la scène Du sombre décor Lucre seren On s'était dit des choses Que l'on ne tiendra pas Le temps que l'eau L'aurore, fleur de sel, attends-moi, je sors de l'île au cerf, l'orage de l'or Pour cette bird, I need you song I won't let you go Pour toi, juste inverser le cours des choses, j'aurais aimé. Et toi, une main tendue, une rose, j'aurais aimé de toi la certitude d'un geste. Simplement quand ça ne va pas, ne pas se fuir comme la peste. Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même, et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème, ce que l'on J'aurais préféré, ma foi, éviter nos sombres démences Et maintenant, maintes fois, oublier partir en vacances En vacances de toi, et comme l'amitié nous rattrape Nous rattrape à chaque fois, autant tenir quand ça dérape Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème Ce que l'on sème que l'on sème J'aurais bien voulu, tu sais, tenir le cap, pour sauver les murs, courir sans m'arrêter, ne pas frissonner sous l'armure Et j'aurais voulu, tu sais, la longue traversée tranquille J'aurais même imaginé ne jamais atteindre une rive Ils en mettaient des boussolés de voir que l'on tenait quand même Et nous les prenez et donner de récolter ce que l'on sème Ce que l'on sait Ce que l'on sait J'aurais aimé, tu sais Éviter nos fausses mesures J'aurais même préféré de nous une lettre d'injure. J'aurais voulu parfois où il t'étrangler aux quatre vents, te serrer dans mes bras. Ah ça je l'ai voulu souvent. Ils en étaient des boussolés de voir que l'on tenait quand même. Et les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème Ils en étaient des boussolés. Ce que l'on sème Ce que l'on sème Ce que l'on sème Ce que l'on sème Ce que l'on sème Eh, hey, c'est vendredi. Et hey, ça c'est une très bonne nouvelle, de la Mathilde? Bonjour. Bonjour. 16h. Et si on écoutait du rock and roll pour ouvrir cette émission. Mais bien volontiers, Alors, mettez la musique à fond, cher Thomas Combette Mathilde, tu as le droit de danser. Come out and play. You gotta keep them separated. separated hey man you're talking back to me Take you gotta keep on separated hey!